Si je vois ton regard déplacer l'horizon Au-delà des murs blancs qui font notre maison S'il y a des voyages qui te brûlent les doigts Des plages, des visages qui t'éloignent de moi D'autres Californies trouver à chaque page De tous les magazines Ces nouveaux maquillages Qui nous rendent de dix billets, de ruses, de guerre, Un guérilla de fond, fond, un d'air de mystère Et me déguiser la messe, ça changera quoi C'est l'amour qui s'en va Qu'on qu garde le silence Qu'on se donne un spectacle Plus rien ne le retient Il faudrait un miracle Un amour qui s'en va C'est l'amour qui s'en va On arrive tout seul à la fin de l'histoire On a beau Compte, il est déjà trop tard. Je pas revoir la de mauvais jours, qui dit du mal de toi, ma contre-jour. ne vient pas me dire. Que ton coeur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 se quitter, non vous ne de cette vérité et ne t'explique pas et ne l'explique pas Un amoureux qui s'en va C'est l'amoureux qui s'en va Qu'on garde le silence Qu'on se donne en spectacle Pour rien ne me revient Il faudrait qu'un Son bon on a vécu tout seul